W ta cellule, ulicę, w ulicę, w ulicę, w matricule. Dans un casier Qui s'agglutine dans les douches, tu n'as qu'une seule peur pour ta pluie. Non, c'est une balle. Non, c'est une balle. Vous avez été condamné à 297 années de travaux forcés dans la résidence de haute sécurité de Cayenne. Vous avez gagné à cela un bonus de 3 ans avec sursis que vous purgerez après votre première période de détention si vous survivez, bien entendu. Bon courage. Et tu auras la tienne, 4 murs qui t'enchaînent, un sentier de Derrière ces murs, le silence du Tintinabu, le silence Derrière ces murs, le silence du Tintinabu, le silence